q u e le grand méchant loup criait aux trois petits cochons qui s'étaient barricadés dans leur petite demeure? Le grand méchant loup leur criait ceci Ouvrez immédiatement ou je soufflerai votre maison. Et qu'est-ce que le grand méchant Dr. Payne et son non moins psychopathe d'assistant Sinistros vous hurlent à la tronche? Eh bien, ces deux vilains du Undead Incorporated Show vous hurlent ceci. Ouvrez immédiatement votre système de son dans le fond, ou nous vous p o u r f e n d r o n s votre tête de l'art en deux! <rire> Voici réanimation. Et c'est bien pire parfois d'avoir un médecin, et son assistant, qui se mêle n t de compte s pour enfants, pour enfants du diable! <rire> Priez pour ne pas y survivre, enfoiré. Cosphere is our fucking business. We are Undead Incorporated. Cause Pendragon said so. Go. Sauf, c e s pas de cassette. Cette année, le Festival Urban, ça va être la plus grosse édition jamais tenue. Entre autres, danse e pop, graph, skateboard, basket, soccer de rue, parkour, slam et surtout plein de bons shows comme on les aime. Avec l'Assemblée, 13ème étage, Samiane, p i e r Soke, Sai, g o d d la Lune, Autodidacte, Another Jay, Maybe Watson et plusieurs autres. Les c h e r c h e u r t o n laissé passer dans les boutiques Pyrénées au coût de 20 ou sur le festivalurban.com. Une présentation d'avis de p o i r v i a r e Cogeco, Desjardins et 6 fins 89 1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 Je ne vous souhaite pas la bienvenue, bande de cons, en cette nouvelle édition de l'animation, en ce 16 août, le nom de Disgrâce 2011. Un vrai petit Bernard de Rome, hein, mon Sinistros? e Oh, oui, Dr o c t e u Plaxmoll, effectivement. Ah, ah, ah, ah, avant toute chose,、oui. je tiens, et ce personnellement, puisque je suis le seul à porter ici, je ne pourrais le faire passer ce message par un autre, évidemment. À te souhaiter un très joyeux anniversaire, mon ben, cher ami. Je te remercie énormément. Un anniversaire à réanimation, c'est rien, c'est pas rien, ça. C'est la première fois que ça arrive. Ben Oui, espérons que c'est la dernière. Oui, mais moi aussi. Très, J'espère que t auras eu une très horrible journée, à、oui. souhait comme tu les aimes,、oui. remplie de ténèbres, de, d o r a g e de pluie, de, ben de, non, de non, body il snatching. Il faisait beau.、Ah. b e n ça t'empêche pas d'aller faire du déterrage d e cadavres, même s'il fait beau. Ben non, mais là, je s u s en t r e i n de courir après une gang de jeunes qui on t s a c t i r é des. Des cochonneries、euh, en haut de la côte à la maison.、Euh. Ah oui, mais ça, il y en a partout de ce ben, filo. Si on les pogne.、Euh... b e n là, on saura quoi faire. Il y en、Et、aura、oui. du déterrage de cadavres、Et、un peu plus tard. Que oui. Mais sur ce, bonne fête. b e n merci beaucoup. Ça me fait un peu plaisir. Juste un peu, c'est correct. D'accord. Je comme un compliment. Bien, pratiquement. On a entendu, juste avant cette merveilleuse pause publicitaire, qu'on n'entend qu pas、si、parce on... que j'aimerais lancer un avis ici. Mon ami, le Rockmaster, nous entend. Est-ce qu'il pourrait m'appeler? o u à la régie, s'il vous plaît. J'aurais une question d'ordre technique à lui poser. On a c e r t a i n p r o b l è m e d'audition qui n'est pas dû à notre oui interne. Donc, on vient d'entendre, justement, cette pause publicitaire, comme je le disais, la formation de Jérusalem. Excellente e formation, n'est-ce pas? Cash, Mais、euh... le cache. Mais le cache. Et la pièce qui porte un titre tout à fait, je trouve, merveilleux, Leper Jérusalem. Ouh! Ouh c'est tiré de l'album. e Miss r i e s qui est parlé en 2006 sur Osmos Production. En fait, c'est l'avant-dernier album. Euh, juste auparavant, nous avions, u、euh, n e des très bonnes pièces du dernier Cradle of f i l t、euh, tirée de Darkly Darkly Venus Aversa, si je m'abuse, Oui, effectivement.、Ça? La pièce était The Saving Eyes, que, moi, je pense, en fait, je trouve l'album bien, généralement, mais je, je... Ouais, mais je... trouve que c e l l e moi, a un petit riff qui se dégage des autres. Euh, nous avions juste avant Cataclysm et la pièce Where the Enemy Sleeps que l'on retrouve sur Shadows and Dust qui lui est paru en 2007 sur Nuclear Blast et nous avions ouvert avec One Man Army and the Undead Quartet et la pièce Inside the Head of God que l'on retrouve sur l'album The Dark Epic qui est paru en 2011 sur Massacre Records. Tu es content?、Mm. Massacre Records,、euh, qui est un label qui est en train de monter、euh Un grade de, de, de semaine en semaine. Ah, je crois que oui. Je pense qu'ils vont chercher des bons artistes qui ne sont pas nécessairement très connus initialement, mais qui ont du bon matériel. Effectivement. Oui, du, du métal de qualité.、Euh, ce dont nous nous efforçons de faire l'antithèse ici. Oui, nous autres, on gagne de la cochonnerie,、oui. vous savez.、Euh... Tout à fait. Euh, avant qu'on, euh, continue avec, parce que, Les cochonneries à <rire> Les cochonneries à parce que ce soir, Sinistros e nous fera, nous introduira à trois nouveaux albums. Moi, à ce qui me concerne, deux à trois, tout dépendant du temps qu'on a. J'aimerais que tu me, a s s i s t a s au show de Miserindex hier. Oui, monsieur. Et puis, j'aimerais que tu nous en fasses un bref compte rendu. Ben, pour commencer. C'est que... suffisant. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on qu a fait. C'est terminé. <rire> non, tu peux y aller. Ben, peut-être que c'est le stage qui fait ça, mais on dirait que le, le son est jamais vraiment,、euh, comme balancé, mais c'est pas, c'est des choses qui arrivent.、Euh, je voudrais donner,、euh, mon coup de cœur de la soirée à f o c k the Middle East, qui m'ont ramené dans mes souvenirs de jeunesse avec、euh, des pièces d'SOD de et un super medley de Celtic Frost,、euh, qui m'a donné、ouais. chaud au cœur, mes amis, c'était de toute beauté à voir. Ben, je pense que le, la, formation fuck de Middle East, u h qui, qui se veut un tribute avant toute chose à Stormtrooper of Death. Euh, euh, prend de plus en plus de galons, hein, au niveau de sa performance, au niveau de, de, de son, de son,、euh, de sa restitution de l'album,、oui, oui, Speak oui, English o、oui. r d i e Puis maintenant, effectivement, en fait, ça fait depuis l'an dernier, je pense qu'ils avaient préparé leur medley Celtic Frost,、là. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est de, de, de, voir des jeunes qui chantent des chansons des s o u d i s avec eux autres, tu sais, Speak, e n g l i s h Oui,、oh, c'est vrai que c'est cool, ça. D'ailleurs,、cool, ça, c'est, euh, c'est la formation dans laquelle notre vieux pote Jeff joue. Oui. D'ailleurs, Jeff, le week-end dernier, qui lui aussi fêtait son anniversaire, Donc, bonne fête en avance. Non, c'est en avance. Il est en avance, c'est vrai. T'as raison, c'est le 18, c'est ça. Donc, ce qui fait que c'est après-demain. Après-demain. Bonne fête en avance, mon cher. Oui, monsieur. Puis m e r y Index. Ben oui. Moi, i Index. s e r y m je ne suis pas un grand connaisseur de ça. Ce que j'ai vu, c'est super professionnel. Je ne connaissais aucune chanson, bien évidemment. Le son était peut-être un petit peu trop fort, là. mais ce n'est pas exactement ce que tu me disais du Metal Fest l'année passée. C'est De, comment tu m'avais e expliqué, puis tout, là. Peut-être les gars se sont fatigués aussi. Peut-être qu'ils.、Euh... Ben, écoute. Ça m'a pas frappé autant que tu me le décrivais.、Non? Ah, moi, écoute, le, le, le, le, le fest l'année passée se prêtait probablement en qualité de son, qualité d'éclairage, qualité、oh. de scène pour donner l'ampleur suffisante à ce que Miser Index ont donné、euh, comparativement à, je dirais, honnête, et honnêtement, ce que j'avais vu d'eux les, les années subséquentes. C'est professionnel, c'est vraiment Oh u i c'était vraiment, l'année dernière, c'était vraiment extraordinaire. Mais par contre, il faut, faut, faut dire les choses comme elles le sont, Sinistros. e Le stage ne peut pas donner la pleine non, capacité sûr, à un band de projeter ce qu'il a donné. C'est tout petit,、euh, le son est tel que tel. Euh, bon,、euh, l a band qui est quand même relativement professionnel l e <rire> débarque puis、euh, r e garde il f a i t avec ce qu'il y a. C'est ça. C'est ça qui est ça. Quoi qu'il en soit.、Euh, c'était un、bon, une très belle soirée.、Euh, néanmoins, c'était cool. Hein, bon, merveilleux. J'en suis fort à a i s e Et bien, danser maintenant.、Euh, on va continuer en musique cette fois-ci parce que tu nous proposes, et moi, je vais le découvrir en même temps, le nouveau Toxic Holocaust. Qui est excellent d'un bout à l'autre. Ça s'écoute.、Euh, Comme on mange une tartine de beurre d'arachide le matin. Oulala! Ça reste collé dans nos oreilles. <rire>、euh, comme le beurre d'arachide reste collé dans notre palais. <rire> oui, c'est une bonne analogie. <rire> non, c'est excellent. Et comme je le dis dans ma, ma courte revue sur réanimationad.com,、euh, évitez d'écouter en voiture euh, pour euh, pas que vous perdiez votre permis de conduire pour excès de vitesse extrême. Ah oui, à ce point-là. Ben, à ce point-là,、ouais, tu te laisses embarquer assez, e、euh, u i s j'ai vécu un petit peu l'expérience en l'écoutant en voiture. o k i s u sur l'autoroute, le 120 arrive assez vite,、là. Ah, bon.、Euh, tu ne b l a m s pas les soucis, généralement? Ben, tu t'arranges pour baisser le volume, tu mets du Céline Dion en place, pis là, tu, joues, tu roules la 60, pis qui est correcte. <rire> <là>, i <rire> tu te fais écœurer, pis tu roules pas assez vite. Pas assez, ça. Euh, oui, c'est, c'est vrai, Sinistros, maintenant, participe un peu plus activement au site de réanimation parce que dans la section musique,、euh, vous pouvez,、euh, d'ores et déjà, en date d'aujourd'hui, comme il l'a dit, au réanimationad.com et découvrir ses commentaires musicaux sur ses choix. Donc, maintenant, dans la section musique, vous retrouverez potentiellement deux fois plus de s t o c k à aller, e aller voir, à aller,、euh, découvrir le. le, le, le L'appréciation la, de soi de Sinistros ou la mienne. Ou peut-être les... les deux éventuellement. Peut-être、oui, les deux, sait-on jamais. Et d'aller faire, d'écouter des extraits sur oui, le lien、ça. qui est directement sur la page. Donc, allons découvrir ben, cinq un... pièces. Oui, cinq pièces、euh, qui, ça, ça fait abstraction des trois, autres, des trois prédécesseurs、euh, qui étaient essentiellement joués, tous les instruments par Joel Grind. Ce, cet album-là, c'est un line-up complet. OK. OK. Ça C'est le band qui va jouer live qui a fait le. Ça se ressent. C'est comme plus,、euh, plus d'en face、okay. euh, qu'avant, dans le fond.、Là. Des pièces assez courtes en général. Non,、ouais, c'est、ouais, ouais, une, une bonne moyenne, effectivement. C'est un bon album là, qui dure、ouais. environ 32-33 minutes là, à peu près. Juste peu près, ressemble à、okay. à ça、euh, C'est un excellent album d'un bout à l'autre.、Euh, moi, je le trouve supérieur à, à Another Dose of Death. Okay. Je trouve meilleur. Qui était quand même pas qui mal. Qui était très bon. La, la, la production est meilleure aussi.、Okay. C est, c est, ça rentre. Fait qu'on va y aller avec les cinq premières pièces de l'album o n p o r t e dix pièces. On va entendre、uh, Judgment Awaits You, A g o n n y of the Damned Bitch, Red Winter et Nowhere to Run qui est ma pièce préférée de l'album. Let's go. Go! 50. n e pensais q u i c f i s a i t noir déjà. Ça s'en vient, <rire> ça s'en vient.、Ouais, les journées raccourcissent. <rire> Merveilleux. <rire> on pourrait commencer notre sale besogne plus tôt à ce temps. Hey, c'est pas mal cool, ça. Let's trash. You bet. Ça, c'est du trash comme on l'aime. Ouais. Hein? Ouais, c'est、ouais, ouais, ouais, ça. Ouais. Ça, rentre dans le,、yes. ça rentre dans le buffet. Oui, monsieur. Oui, dans le f r i g i d a aussi. OK. <rire> Eh bien, on vient d'entendre、euh, la moitié de l'album、euh, Conjure and Command, Toxic Holocaust, qui est paru le 19 juillet dernier sur Relapse. Alors, on a entendu、euh, Nowhere to Run, Red Winter, Bitch, Agony of the Damned et Judgment Awaits You. C'est un excellent album que je recommande à tous pour les amateurs de trash. Encore plus. Merveilleux. Excellente présentation. a l b o n u r Qui, bien évidemment, va faire partie de l'extensible revue 2011 de r é a n i m a t i o n Oui, l'extensible. Et que vous pouvez vous procurer chez notre ami Pierre, chez Metal Punk. Ah, ça sera bon, ça. Bien, il l'a. Il l'a ç u b e n lui. Il l'a reçu, là. Oui, je l'ai vu. Je suis allé samedi. Ça veut dire que ma copie est arrivée. Tout, tout, tout. Probablement. Probablement. Euh, ceci étant dit, c'est fort intéressant. Je vais、euh, vous parler des spectacles qui sont à venir immédiatement dans la région. Samedi, le 24 septembre prochain, un spectacle pour tous et ce ne sont pas des marionnettes. Non, malheureusement. <rire>、euh, Auront café le stage de 19h à Cryptic Holding, o b s c u r u s s s Romains et à Enigmist RS. Donc, il en coûtera 10 pour assister à ces quatre formations-là le 24 septembre. Formation là. Formation l formations là. Lo, lo, lo, lo, hey, lo, là, là. C'est formation si. c formation c e s formation c'est.、So. c e s formation saut. s Ceci, ce son, <rire> c son, sont, c'est, o n t et qui sont. les filles? <rire> Samedi, le 24 septembre, on va café le,、Ch、le stage e au coût du dollar. Et c'est à 19h. Et C'est pour tous. le Trois-Rivières Metal Fest, 11e édition. Cette année se commettra toujours à la bâtisse industrielle 1760 Avenue Gilles Villeneuve à Trois-Rivières. Sous les deux dates qui sont les suivantes, vendredi 14 octobre et samedi 15 octobre, les、euh, formations qui sont présentement annoncées sont ceux-ci. Insurrection, Calter, Les Écorchés, L'Esprit du Clan, Blind Witness, Beneath the Massacre, Atheist.、Oui. Sacrifice.、Mmh. N'importe où.、Ah. Et Cavalera de c o n d s p i r a c y Ah. Ben, je connais moins ça. Ben, moi, si、bon. j e c o n n a i s Mais ça risque d'être bien quand、oh, même.、Oui, c'est quand les, même un icon, d e Max Cavalera. Cavalera ben, frère Cavalera. Ben, oui, c'est ça. Donc, le reste des détails ne sont toujours pas disponibles en ce qui concerne le coût des billets jaunes. On ne sait pas encore comment ça coûte les billets. On ne sait pas encore vraiment où ils vont être disponibles, mais c'est à venir sous peu. Il va y avoir aussi, je crois, ces quatre autres formations qui vont s'ajouter, pour, l'ensemble des deux soirs, Je pense que c'est ça. Ceci étant dit. Si tu le dis. Oh, ben, je dis plein de choses.、Bon. Ceci étant dit, il est、euh, 19h53. Tout à l'heure, je vous parlerai d'un petit volet cinéma. Ah non, le... ah non, ah non. Ah oui, ah oui, ah oui. Pas du cinéma. Du cinéma. Oui. J'ai,、euh, par... en fait, en particulier, deux films que j'aurais visionnés le week-end dernier qui sont pas mal bons. Pas mal bons. Fait que, euh, ça fait du bien parce que les derniers que j'ai vus, c'était à sortir. C'est assez pas mal, pas bon. <rire> oui, c'est ça. D'ailleurs, toi, tu te seras tapé le remake du、euh, Red Riding Hood. Décevant. Décevant, c'est vrai. C'est、oh, très décevant. décevant. À part nous, à part,、bon, l'espèce de bête. Ma qui... grand-mère, elle se fait même pas manger. <coughs> ben n e l a u r a i s t u mangé, toi Non, c'est vrai qu'elle. e l l avait la coriace n elle se faire. effectivement. <rire> Il y avait quelques, probablement une date qui était périmée aussi. Oui, c'était pas mal, pas mal.、Euh... Mais,、euh, pas parce que c'était une grand-mère, c'est parce qu'elle avait l'air de ça. C'est ça. Faut, faut quand même dire les choses comme elles le sont, pas se faire accuser de, d i f f a m a t i o n et de discrimination o u i mais Jean c h a r e s t est mort. Il a le devoir, il l'a dit. <rire> ouais, c'est incroyable, ça, quand même. <rire> Euh, donc, ceci étant dit,、euh, j'ai quasiment le goût, quasiment le goût d'aller en publicité tout de suite, même si on est cinq minutes à l'avance, parce que après ça, je vous réserve quatre pièces du nouveau Exium.、Mmh. Formation Gar Metal, qui donne dans un grind par moment, qui sont assez intenses. Je ne sais pas si t'es u familier avec Exium. Pas du tout. Non? Ben, tu vas l'être parce que c'est pas reposant, mon ami. <rire> euh, s、yeah, a du rince cochon. o u i o u i o u i Mais quand même, tu, tu devrais t'y reconnaître à certains moments、okay. parce que, Ça, ça, donne une impression un peu speed par moment,、là. Ah. C'est pas juste. Il y a, il y a un <rire> peu de. i un p e e De t o t e s On va attendre quatre pièces, mais ça, on va aller,、euh, découvrir ça après la pause publicitaire. bon,、euh, on va aller en pause, ça. Allons-y. Ça va être fun. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça. Mais maintenant, avec l'Odyssée sonorisation, mes shows sonnent comme ça.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 Vestibule Samedi vingt et une heures. Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. o k、okay. j'entends rien, moi, là-dedans. Ben, o k、okay. C'est vrai. Bon, ben, justement, comme je le disais tout à l'heure, et puis, pour faire donner suite à mes idées,、euh, initiales, ça va être la présentation. Ben, en fait, c'est pas vrai, pour la présentation de l'entier, de l'album. Je n'ai fait ça qu'une fois, c'est avec Morbid Angel. Oui, pis u ça valait la peine. Oh.、Euh, tu m'as, tu m'as converti. Ben oui, t a Je t'ai procuré l'album. Cette, cette musique <rire> épouvantable qu'est le v i e m é t a l Mais quand même, Exhum, e c'est une très bonne formation, une formation américaine qui donne dans un gore, grind metal, extrême, Avec des sujets qui sont tous dans.、Euh, Gore, le... death, etc. Non, non, au contraire, c'est l'antithèse de leur musique. Ils parlent beaucoup de, des fleurs, de planter des fleurs dans le jardin, de cu <rire> culti cultiver son potager, c'est agréable. Comment se ressourcer avec le maire terre? De ne pas、ça. tirer des tomates aux voisins. <rire> Surtout pas, c'est、euh, Ça, c'est une mauvaise, ben mauvaise idée. C'est une ben, ben mauvaise idée, ça.、Euh, non, c'est une formation qui est très extrême, comme je l'ai dit. Ça fait déjà un bon moment que la formation existe. Et je pense que le nouvel album All g u t s No Glory, qui est sorti sur Relapse, il y a quelques, bon, il y a semaine, je dirais.、Euh, vaut vraiment la peine des découvertes pour les amateurs de musique extrême, parce que c'est cool. C'est cool. Fait qu'on va se taper quatre, cinq, ben, en fait, quatre pièces. Moi, là, je t'extrême parce que je trouve ça cool. What? Extreme music for extreme people. Non. That's the way that Morbid e j o s e l h said. Extreme music for cool people. Ouais, tu vois, là. <rire> Super cool, man, o <rire> n va chill, entendre ça la. chill.、Ah, euh, arrête parce que tu s o r t du site, les pieds de vent.、Euh, donc, quatre pièces la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième de l'album qui seront dans l'ordre. Celui-ci Has Hammer to Windville, Your Funeral, My Feast, Through Calaver Eyes et Death n e l l C'est parti, let's fucking go. Exhum. Espèce de musique de De fou. De fou. <rire> non, j'ai trouvé ça pas pire. Ah, c'est cool, là. Il、oh, y a des bons bouts qui rentrent bien. C'est extrême, là, mais quand même. Il y a u n e r a c i n e en arrière. qui C'est pas du rince-cochon. Non non, rince non, non, non, non. Il y a u n e r a c i n e très t r a s h y à l'arrière de ça. On vient entendre les pièces Death Nell, précédées de Through Cadaver Eyes. Juste auparavant, Your Funeral, My Feast, et on a débuté avec h Azamar to Anvil. Moi, j'aime beaucoup cet album-là. Je trouve qu'il rentre vraiment bien.、Euh, ben, on s'entend q u e x h u n t pas mal tout le temps la même chose, là. Mais regarde, ça fait un beau travail. Donc, c'est disponible sur Relapse, et puis,、euh, vous pouvez vous le procurer très facilement.、Euh, peut-être même que Pierre, là. Je sais pas, il me semble que je l'ai vu quand je suis allé samedi. Ben, moi, je suis allé me chercher des vinyles, là. Fait que... Pas des v i n y l e s Ah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. ouais. Donc, ceci étant dit, il est 20h15 si je ne m'abuse. Oui, ça ressemble à ça.、Et、je vais vous parler de deux films que j'ai、euh, visionnés le week-end dernier. Le premier, c'est un film、euh, dont j'avais vu、euh, les previews et je trouvais que ça pouvait être、euh, divertissant de le voir. C'est Priest. Puis, qu'est-ce que ça dit? C'est cool. C'est cool. C'est très court, par exemple. C'est、euh, à peine 1h15. 10 seigneurs. 1h16, je pense.、Euh, c'est assez court. Mais c'est. Mets-toi un mélange de, je dirais, un petit peu Blade, là, mais les bons bouts du premier Blade.、Euh, un, petit peu, un petit bout de, de Mad Max.、Euh, un peu reconstitué dans ce genre d'environnement-là. De,、euh, puis,、euh, peut-être même un peu de sucre en poudre. Sucre en poudre?、De、non. Un peu de Twilight. <rire> non, arrête-toi. <rire> un petit peu, peut-être.、Euh, Je dirais.、Euh... comment Ça s'appelle Underworld, le premier. OK. C'est sais... un film dans, dans、ouais. la veine. Mais il y a beaucoup plus d'action. Il、okay. y a beaucoup plus d'action. Puis, grosso modo, c'est l'histoire de. Ben, ça tourne encore autour de l'église, comme le deuxième, d a n q u e l je vais parler tout à l'heure. Euh, c'est,、euh, les vampires sont présents sur Terre, ils dominent,、euh, majoritairement, et puis, il y a à peu près aucune façon de, de pouvoir, e、euh, n mettre terme, mis à part une arme spéciale qui sont des prêtres entraînés spécialement pour combattre le mal. Ça, c'est comme l e s super infirmières, mais version église des super prêtres. C'est en plein ça. Avec,、euh, je dirais pas des super pouvoirs, mais,、euh, des acuités très, très développées. Et puis,、euh, ils ont décidé que, bon,、euh, les h a u t s dignitaires de l'église ont décidé que c'était qu plus, c'était contrôlé, les vampires, ils les avaient confinés dans des, dans des réserves, si on peut dire. <rire> et puis, qu'il n'y avait pas aucun danger, donc ils ont dissous les prêtres, pis u qu qu'ils ont confinés à des tâches qui sont très peu,、euh, je dirais,、euh, tripantes. Ben, élogieuses pour le moins. <rire> Euh, jusqu'à ce qu'il y ait un, un indice qui prouve que, effectivement, il y a une armée de vampires qui se reconstitue et qui semble vouloir déferler de façon beaucoup plus violente sur、euh, la population. On va d i t ma gang de tabarnouche aux autres. Ah, il l'a dit plus qu'une fois. i s、ouais. Et puis, il、euh, y en a un là-dedans qui lui Dit, ben, on peut pas laisser faire ça, pis,、euh, il est interdit de l'Église de pouvoir passer à l'action la, parce que, bon, c'est une forme de corruption, bien entendu, dans tout ça,、là. Et puis,、euh, il décide d'outrepasser ses voeux en tant que prêtre et de trouver quelle est la source de ce mal-là. Ça brasse pas mal. Ça brasse pas mal. C'est, je dirais, e c'est une heure et, entre une heure et quinze, une heure et vingt, qui est, je dirais, aux trois quarts, sinon, Au 9 dixième rempli d'action.、Bon, ça、bon. diverti, t c'est correct, ça fait la job. Je ne dis pas que c'est le genre de film que tu as le goût de réécouter 7-8 fois, mais ça fait la job. Moi, je le recommande. Je l'ai coté 7,5 sur 10. C'est une location intéressante à faire. Bon, c'est bon. Le deuxième film, dont, ce dont je vais vous parler, <cười> celui-ci, par contre,、euh, il est excellent. Moi,、ouais, si、tu m'en parlais,、euh, ça a l'air.、Euh... C'est Ironclad, Le sang des Templiers. Ça vient de sortir、euh, en location d'ailleurs. Et,、euh, c'est un film qui est, u、euh, n film qui est fait par Jonathan English. C'est drôle parce que c'est un film britannique,、euh, qui met en vedette Jason Fleming, Paul Giamatti et Brian Cox. Vous allez reconnaître Paul Giamatti, c'est certain.、Ouais. Bon. Grosso modo, c'est encore une histoire. Ça se passe à l'époque. Je pense que c'est en... tout se p a s c e n t en u z e près, pratiquement 1300. Ouais, 1 3 i 0 Il y a la fin 1200, début treize c e n t a b o r d Alors que le roi Jean, c'est lui qui est en place sur le trône de l'Angleterre. C'est un roi très despotique. C'est un roi qui,、euh, qui n'en fait qu'à sa tête et qui n'en fait que pour s'enrichir personnellement. Et qu'il est contraint de signer la Magna Carta à un certain moment donné. Document qui explique et engage le signataire à respecter les droits du peuple dans leur intégrité. Ce qui ne fait pas du tout son affaire. Donc, e、euh, u Euh, parallèlement à ce qu'il a signé, il décide de monter une armée avec, non pas des Anglais, bien sûr, parce qu'il peut pas, mais il prend des Danois. Puis, les Danois, à l'époque, étaient réputés pour être même,、euh, relativement dangereux envers les Vikings. Ce qui veut dire que c'est une armée,、euh, de port posant. Ben, tu regardes les Danois aujourd'hui, c'est haut sur patte, s a hein. Ouais, ben, je parle pas de、okay, la racine. C'est pas o u ces Danois-là, o mais... o、okay. u、ouais, c'est ça. Beau, <rire> bien signifié. e、euh, t、euh, donc, euh, le roi Jean décide de reprendre l a g l a t e r r e de force. Et là, c'est à l'époque où les Templiers sont pratiquement dissous et que l'Église devient, semble-t-il, divisée entre ce qui est la haute direction, q u est le pape à l'époque, qui, je ne sais pas quel est le pape à l'époque, sinistreuse que tu s a i s Ben, ça doit être après Clément V, c est c est la、possible. façon dont tu me parlais.、Okay. Là, ben... Et certains, h、euh, certains hauts dignitaires de l'Église, eux, disent ben, écoute, il faut, faut faire une,、euh, faut faire une rébellion, ça ne peut pas continuer comme ça. Et le but ultime est de prendre une fortification qui est stratégique. Et de pouvoir empêcher Jean de l'apprendre, le roi Jean, avant eux. Ils réussissent à l'apprendre avant lui, mais c'est tout l'affrontement qui se passe entre ces deux clans-là. Deux côtés sont 20, d e l a u t r e côtés sont 3 à 5 000. C'est un excellent film. Ça a une très belle connotation historique. En plus de ça, les reconstitutions sont vraiment excellentes. Le jeu des comédiens est très, très bon. Des acteurs, si on veut. Les traitements d'images sont géniales. Et c'est un film qui est tout à fait sanglant, brutal, violent, tel que ça devait l'être, j'imagine, pour ne pas、à、y a v o i r été à l'époque. Moi, je le recommande énormément parce que je l'ai coté 9 sur 10. L'ensemble du film,、euh, des éléments n a r i f s Ça, ça avait、plaçons. un côté plus British, plus dark. C est, c est,、euh... oui, c'est très dark. C'est très, à la fois très médiéval et très gothique comme film. Moi, je recommande Ironclad, le, le, le titre français et le sang des Templiers. Et c'est deux heures de film. C'est du pur délice pour les amateurs du genre, bien sûr.、Euh, je suppose que vous êtes amateurs de films avec、euh, Jerry Lewis. Vous allez peut-être pas retrouver votre compte, là, mais. Ouais, c'est sûr que c'était habituel. À ce titre. Mais de... quoi, j'ai rien contre Jerry Lewis, j'aime ça, là, mais c'est pas vraiment le même genre. Là, on s'entend. C'est un film très violent. C'est un film qui est vraiment pas pour les enfants. Là, on s'entend. C'est très, très violent. Très explicite aussi. Donc, a a r o n Cloud. Il y a un autre film peut-être qui était surveillé,、euh, qui sera disponible en DVD le 17 août, c'est-à-dire demain. Il、euh, s'appelle The Silent House. C'est un film espagnol qui, dont son titre original est La Casa m o e d a C'est un film de. Possession et de hantise. J'ai vu les previews. Tu connais rien dedans? Toi, non, tu n s e s u a i m e s pas ça,、tout. Non, pas en tout. <rire> J'ai vu les previews, pis c'est très, c'est très dark, là. C'est très,、euh, je dirais, insolite et inquiétant, là. Fait que ça risque d'être intéressant. Le, The Silent House. Je peux pas vous dire, par contre, si ce film-là va être traduit en français. Je le sais pas. c e c i é t a n t d i t Sinistros, tu nous présentes un deuxième album ce soir. Eh bien oui, eh bien oui. Euh, très longtemps,、euh, le terme,、euh, médiocre et cochonnerie était attribué,、euh, à Taïwan. Oui, c'est vrai. Très, Ce qui très... était produit là-bas était pas de grande qualité. Non, c'était pas un gage de qualité. Mais en 2011,、euh, force d'avouer que Taïwan、euh, s'en vient de mieux en mieux. Et même, point de vue musical, là, parce que y a un band qui fait dans le black metal symphonique qui s'appelle Tonic. Ça s'écrit C-H-T-H.、Euh, O-N-I-C, ça se prononce Tonic, qui、mm -hmm. viennent de sortir leur、euh, sixième album、euh, qui s'appelle Takazago Army. C'est sorti sur Spine Farm. C'est leur sixième album. Sixième album. Mm -hmm. Mm -hmm. Alors,、euh, si vous êtes des amateurs un peu、euh, à la Cradle of Filth, mais peut-être un petit peu plus original, mettons.、Okay. Euh, C'est sûr et certain que les tendances Cradle se font, font beaucoup entendre là-dedans. Mais c'est parce qu'ils amènent une dimension, u、euh, n petit peu folklorique de leur, e、euh, leur racine traditionnelle dans leur musique. Ce qui donne un petit effet assez,、euh, Ils chantent en, quelle langue, l Oh, ils doivent chanter en taïwanais, quand、ah oui, même. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est assez spécial.、Okay. Euh, c'est Mais... sûr que là,、euh, moi, j'ai eu accès à, au, au titre tout en anglais pis tout, là. Mais,、euh, quand le, le, le, le CD qui sort dans, dans son originalité, C'est écrit tout en taïwanais.、Là. Ah oui? Oui. Tu dis que c'est le sixième album de la formation. Est-ce que <coughs> ça t'a donné l'impression que c'est pas mal le premier album qui est fait percer en Amérique du Nord、ben、ou qui est fait découvrir fait, pour le moins? Je pense、non? pas. Je pense pas. Parce que si tu regardes、euh, dans les、euh, concerts de BCI, il y a un concert qui s'en vient bientôt et ils font partie de l'alignement, la,、euh, mais avec des g r o s bandes. Je sais pas, c'est Arch Enemy ou. Ben, c'est avec Arch Enemy. o e n compagnie de Devil Driver pis Skeleton Witch. C'est ça, c'est ça. C'est t r è septembre, s oui. C'est ça. Fait que, ben, moi, c'est un album que j'ai trouvé très agréable à entendre. Les fans de Cradle, ils vont se retrouver dans ce type de musique-là. Mais il y a un petit plus, là. C'est pas un clone, 100 Côté production? Ah, c'est très bien léché. Ah, oui. Ah, oui, c'est une production Coupé au couteau. C'est merveilleux. On va écouter ça.、Euh, des... On va aller en pause avant, par o n r e On reviendra. On reviendra <rire> je ferai la nomenclature r de, de, de tout cela. Après la pause, on va entendre tonique avec la pièce, avec,、euh, la pièce Legacy of Cedric de Tagazago Army.、God. Après la pause. Avant que je connaisse l'Odyssée sonorisation, mes spectacles sonnaient comme ça.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 Vestibule Samedi vingt et une h e e s Myspace.com. Vous êtes assez fou pour l'écouter. Quatre-vingt-neuf-un. C'est fort intéressant de découvrir ça, mon cher. b e n je savais que t aimerais ça. b e n écoute,、euh, particulièrement la... As dit, la pièce numéro 4. Oui,、euh... Southern Cross.、Ouais, J'ai bien aimé ça. C'était très bon avec、ouais. euh, le petit clavier qui faisait un peu tai chi, c e s les bars. o、ouais, c'était、ouais, vraiment ouais. cool. Oui, c'était cool. Fait qu'on a entendu、euh, une très bonne partie de l'album.、Euh, de l'album, e x c u s pas. De l'album? Oui, c'est une gang de bums.、Euh, <rire> de l'album Takazago Army de la formation Tonic de t a i w a n C'est paru le 6 juin dernier sur Spinefarm Records. On a entendu la pièce Kaoru, Southern Cross, Ocean Quake, Takao, Legacy of the Seedic. C'est un album que je recommande fortement et qui va se retrouver dans la revue extensible 2011 de、et、réanimation. Oui, ça se p s s e s t a n on va battre un record. Si on voit trois émissions, ça va être quatre. Ben non, je dirais un record, oublie s û r La revue 2011 de réanimation va se passer sur l'ensemble de l'année 2012.、Bon, c'est peut-être ça,、ouais. Parce que déjà, au mois de janvier 2011, on commençait déjà à penser à la revue 2011. Effectivement. Il est 20h50, et,、euh, c'est ça qui est ça. Du côté de BCI Brave Concert International, voici ce qui se,、euh, sera présenté. J'ai aucune idée de ce qui avait l'air、euh, samedi dernier à m o n t Amorth.、Euh, en première partie d'Amorth, avec Amorth. <rire> Effectivement.、Euh, pour 40 moi, je trouve que c'est peut-être un peu cher, par exemple. Ben, en fait, c'est. Il、euh, n'y avait pas de première partie, rien pantoute. e、euh, n d t C'est 30 $72. Plus taxes Oui. C'est 40 Et là, t'es taxé où, toi Ben, moi, je suis taxé ces、euh, deux bouts de temps. Ouais, o u a i ça, là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ça avait l'air. J'imagine que ça doit être bien. Euh, bref. Euh, Euh, vendredi le 2 septembre, au Club Soda, c'est c a m e l o t t en compagnie de Alstrom, Blackguard et Diagoniste. C'est le 2 septembre, comme je le disais, à 19h. d o n c e 25 et 46 et 29 et 84 plus taxes pour y assister. Et puis, Il y a VIP à 59 et 69 plus taxes. C'est quoi VIP pour aller rencontrer Sir Lancelot de près? <rire> c'est Pour t'assirer à la table ronde. Oui, c'est cela.、Mm -hmm. Et tu seras un problème à e s s a e r à côté de g a g n i è v r e e t、oh. avant qu'elle se fasse、euh, religieuse. Ben, moi,、ouais, ben, bon, je m'occupe r a i de ça. Ben, prends garde à Lancelot, justement. <rires> <rires> les billets sont disponibles à la billetterie du Club Soda.、Euh, Grave, Blood, Red Throne, Pathology et Jigan seront au petit campus samedi,、euh, dimanche le 4 septembre de 19h. Il en coûtera 20 et 25 t a x e s inclus, e s puis assisté. Les billets sont disponibles via admission Arch Enemy, Devil Driver, Skeleton Witch et Tonic. tonic. seront le 13 septembre prochain au m é t r o p o l i s d e s 19h30, l'on coûtera très 30 et 72 et 35 et 10 plus taxes pour y assister. C'est pour tous via Ticketmaster, Catatonia, Evans Cry, on Bing. e Le dimanche 18 septembre prochain à 20 h aux Faux-Fonds électriques, au coût de 20 et 25 taxes incluses. e v e r g r e y s a b a t o n pour Ruffer Lab. Belle, bise, bise, bise, bise, bise. <rire> Evergrey Sabaton, Power Glove,、euh, The Absence, c'est mardi le 21 septembre aux、euh, Faux-Fonds électriques de 19h au coût de 20 et 25 taxes incluses pour y assister. Les billets sont disponibles via admission. Enslave, Ghost, a l c e s t ça risque d'être très bon ça. Oui. Au petit campus, le 29 septembre de 19h, il en coûtera 20 C'est vraiment dommage que ce soit un soir de semaine qu'on soit si loin de Montréal. Et que veux-tu? Et qu'en voulez-vous? C'est qu'on a se levé l'heure du de matin. Oui, nous autres, on、ah, travaille assez tôt. On t r a v a i l nous autres.、Euh... <rire> nous autres. <rire> tu peux ê t t u quelqu'un, toi? Un... Quelqu toi? <rire> non, non, non, pas,、ouais. pas personne.、Okay. Mais y en a qui travaillent pas. Ah, ben oui, y en a. Euh, ben non, Il y en a qui restent à Montréal, ça aussi. Ça ben, Il y en a qui travaillent, mais qui restent à Montréal. C'est ça aussi. c'est、ouais, ça. Fait Ils peuvent se permettre. d Enslave,、bon. <rire> C'est e ça.、Euh, Ghost, Alceste,、euh, au petit campus le jeudi 29 septembre de 19h, au coût de 20 et 25 taxes incluses. C'est vrai que c'est difficile, de, quand tu pars de l'extérieur, quand tu as été levé très tôt le lendemain matin, de devoir、euh, revenir à 7h durant la nuit,、ouais, d'avoir quelques heures à peine.、Là. Ça fait des journées que ça, ça fait. Tu te couches à 2h30, 3h, tu t e l e v e s à 6h, ça fait. C'est poche. C'est poche. Moi, je suis incapable、ah, C'est vrai qu'on n'a plus 20 ans.、Hein. Non, y a, en fait, il y, y a. On a 22. <rire> ouais, c'est <rire> ça. Y a, pour certains d'entre nous, pour, c est, c est, c est, c est, ce n'est pas la totalité des deux ici, il y a déjà deux fois 20 ans、ouais, qu'on n'a plus、ça. 20 ans.、Euh, Saxon, Borealist, e r i c seront le 10 octobre prochain de 20h au Fofuns é l e c t r i q u c Ingui, Marlsted,、hey, ça me fait-tu plaisir d'aller, c'est ça?、Ouais. Moi a s s me semble bien aussi. Ah, non, faudrait que je tape sur le clou encore. C'est plus fort que moi. Non, mais ça se peut-tu faire venir ce clown-là? C'est parce qu'il y a du monde, ils vont aller le voir, le clown. Mais pourquoi qu'ils vont aller voir ça? Parce qu'il y en a qui aiment le cirque. Eh, ça coûte 35$, a l l e r le voir. Hein? a l l e r le voir faire des patates, des patates, des patates toniques sur l e manches. Pas s a 35 biasses. h、hey, e franchement, c'est au Club Soda, groupe invité. Ils ne disent pas encore, parce que, comme j'ai dit à son passé, la personne veut y, y aller. Ils n'en ont pas trouvé. <rire> oh, par contre, Decide! En compagnie de Jungle r o t que tu me parlais la semaine、oui. dernière.、L、Album、euh, que je présenterai、euh, éventuellement. Et Abigail Williams, l e c t u r i s nocturne, le dimanche 4 mars, c'est rendu loin, ça.、Euh, o u i c'est vrai que c'est là. Au f a u x f o n e s électriques, mais les billets, les billets sont en vente le 27 août. Yes, Seigneur. Ouais. Donc, euh, au coût de 20 et 25 hein, des seins d'un dimanche, peut-être que je m i n risquerais d'aller voir ça. e、euh, n tout cas, faut savoir, j'ai t a n t s d'y penser.、Euh, ceci étant dit, il est maintenant l'heure d'aller à une pause publicitaire, chers petits amis, chers petits auditeurs, petits enfants, petits si, petits ça, petits clowns. <rire> Petit clowns. Et après ça, on revient avec、euh, une demande spéciale pour notre ami Johan Clément. On décide, justement. Et、euh, ce sera enchaîné d'un f a i s t u d u bloc purement dead metal. Ah、oh、non! n e s t u content? Ah,、oh, je, je, je pleure de joie. Allons un peu, en attendant que tu pleures trop fort. Pour tous les amateurs de satriani et de peperoni, à la pizzeria rock'n'roll,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 Vous êtes assez fous pour l'écouter. 89.1. <rire> oui. Origin u i o e t la pièce Consolving Death, qui est tirée du dernier album NTT, qui est paru,、euh, je dirais, ça se compte encore en semaine. Oui, effectivement, ça b r a s s e NTT. NTT, oui. <rire> qui est paru sur l'étiquette de Nuclear Blast. C'est un album que je trouve un petit peu moins bon que le précédent, mais que je lui trouve quand même un certain charme, pour ne pas dire un intérêt、euh, certain. C'est tout du Death Charm. e C'est du. <rire> <rire> Quel genre de musique vous jouez du dead charmant? d u s o joue du dead charmant. <rire> ah, vraiment, là. <rire> une chance que le ridicule ne tue pas, hein?、Hey, C'est une n c e a s longtemps qu'on serait mort crucifié. <rire> une chance qu'on n e s t pas à la TV non plus. <rire> ben, u n e b e a u t i t r e pas de chance. C'était précédé de l'excellente formation que j'ai découverte grâce à toi, n a l e r Salek. C'est bon, hein? c'est excellent. Je trouve cette b a n d de a t h metal-là, vraiment originale,、euh, powerful, c'est,、euh, l'album est bien fait, c e s les pièces sont, écoute, c'est dur, c'est drôle à dire pour du, du death extrême, mais accrocheuse. J'ai trouvé accrocheuse des pièces. La, pola la polarité, la production. La polarité non, des. On s e t j Dollar t r e o u t s La production est vraiment bonne aussi. Moi, je trouve que c'est très, très négatif de temps en temps. Tu sais, la polarité t o n b e au positif. <rire> des fois, les contraires s'attirent et ça fonctionne très bien,、tu. Ouais, là, je leur d e m e n aller, <rire> <rire> C'est pour ça qu'on tombe bipolaire de temps en temps. Ouais. Mais toi, t'es pas, pas mal piton collé sur le bipolaire annuellement. Python, piton collé.、Ouais. La pièce e s t a n pauvre clown. De Nader Sadek, Mechanic Idolatry, que l'on retrouve sur le seul et unique album paru jusqu'à présent, In the Flesh, qui est paru sur Seasons of the Mist, récemment, très récemment, et qui met en vedette, entre autres,、euh, Flo Mounier,、euh, oh, batteur ouais, batterie, de... a、oui. <rire> Dans la corde des hontes, h e Ah, oui. <rire> Il joue t o u t vite. Je me <rire> trompé. Flo Mounier, batteur aussi <rire> de Cryptopsy,、euh, Steve Tucker, e x m o r b i d Angel, et Rune, je pense, c'est Aaron Henriksen, quelque chose comme ça, ancien de,、euh, Euh, groupe black.、Euh, Or à noir.、Euh, oui, mais un autre groupe euh, black euh, norvégien, là, qui a fait,、euh, était très tumultueux, là. Et, pas Méhem? Hum, si tu Méhem? Ouais, je pense que oui. Que, quoi, e quoi, du coup? Un de s groupes plates, là. Un de ces groupes de black, s là. C'est ça. p l a t e pas black. <rire> ok, black, black. <rire>、euh, c'est très, très bon. Juste auparavant, nous avions Morbid Angel et les pièces. Nevermore.、Ah, c'est tu plates, ça, C'est épouvantable, m e n t o u d pourri, pourri. Nevermore, tiré de Illude d e v e n o m Insanus, qui est paru il y a,、euh, ah, r e gardons de le champ bon, à date, donc. Ben oui. À peine quelques, en fait, ça fait même pas quelques mois. Sur Season of、euh, Mist également. Euh, très bonne pièce,、euh, très bon album, mais nous avions ouvert avec une demande spéciale pour Johan Clément, la pièce de Dayside de Satan's Pound, de Cuckle Demon, qui est une pièce d'ouverture qu'on retrouve sur Legend, qui est période 92 sur Roadrunner, et, honnêtement, je dois dire que c'est vraiment pas mon meilleur album. La production, à l'époque, était misérable. Oui, oui, oui, misérable. Ceci étant dit, il est 21h19,、euh, et Sinistros nous présentera dans quelques... m i n u t e à peine, sa dernière découverte des jeunes talents Catelli. Les jeunes talents Catelli vous présentent ce soir <rire> la formation espagnole Noctem. Oui, bien c e s tu calmes avec ça. Noctem nous font un black trash metal à saveur、euh, bizarre. <rire> à saveur de fraises. À saveur de fraises, oui. Non, de t o m a t e parce que c'est Catelli. Ah, bien oui, c'est vrai.、Euh, ils ont sorti un nouvel album qui s'appelle Oblivion.、Euh, c'est sorti le 13 juin dernier sur Rising Records. Euh, C'est un très bon album. C'est sûr que sans être un grand clone d'un style,、euh, ça apporte un vent de fraîcheur dans un style de, de Black Death、euh, à consonance trash、euh, avec certaines.、Euh, Moi, je c r a i s dire avec une petite histoire autour des Mayas et. Il、okay. y a une ambiance un petit peu, un petit peu caverneuse là-dedans. Là. C'est vraiment intéressant.、Mm -hmm. Fait qu'on va écouter ça.、Euh, J'ai choisi cinq pièces、euh, de l'album soit、euh, The Arrival of the False God, Universal Disorder, Abnegation and Brutality, Invictus et Sons of h o n v a c u s Alors, on commence immédiatement avec The Arrival of the False Gods with Noctem. De l'album Oblivion. Et on vous rappelle que ce que vous écoutez en présentation de nouveautés, vous pourrez trouver les chroniques sur le site de réanimation. Oui, en HD. En HD <rire> au animationad.com. Let's fucking go!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 L'émission tire à sa fin. Un... Une m o u s u s s e de chance. Ah, ben écoute. Parce que je suis pas sûr qu'on va endurer le super country à d'autres côtés ici, là. Pas sûr, moi non plus. Et... Hey, C'était super bon, ce、ah, Noctem.、Okay. Oui, c'est vraiment hot. Un autre album qui fera partie de l e x t e n s i b l Interminable Revue 2011-2012. <rire> oui, oui, oui, ça va probablement se, dé se déteindre. Ben, tu l'as vu l'année passée, on avait fait trois, trois émissions là, cette année. On,、ah, on, on en est, en... 4, 5, là. est rendu à quatre, facile. Ah, oui, oui. Enfin, garde, ce n'est pas notre faute, il y a du bon stack qui sort. Je vous l'ai vu. Bon, bien entendu, la formation、euh, espagnole Noctem. Avec、euh, l'album Oblivion, c'est paru le 13 juin dernier sur Rising Records. On a entendu Sons of Home Vocub, Invictus, Abnegation and Brutality, Universal Disorder et The Arrival of the False Gods. Je vais me procurer ça. C'est un album à se procurer, effectivement. Ah oui, tout à fait. C'était vraiment excellent. Euh, 21h45, et、euh, on va conclure l'émission sur.、Euh, une 40... note de musique. <rire> non, sur 40 de nos prochaines, de nos meilleures blagues. Ah! La première f o s Une fois、réponse. un gars qui disait, OK, c'est bon. Ah, ben, <rire> ah, ah, <hein>? incroyable. T'en、ah. <rire> veux、voilà、une autre, une fois un gars qui disait rien, pas tout.、Eh? <rire> bon.、Euh, sur le nouveau Vader vient tout juste de paraître. Ben oui. Ouais. Imagine-toi donc. Ces cornichons polonais nous ont ramené un nouvel album. Il Ils récidivisent. Ils récidivisent. Ils récidivisent. Ils récidivisent. Il il il il il、euh, L'album porte le titre de Morbid,、euh, Welcome to Morbid Reich. Et ici, il ne faut pas voir de connotation nazi. e C'est ce que je m'en allais dire. Il n'y en a aucune et c'est vraiment bien expliqué. Il n'y en a pas.、Euh, en fait, ça le u r a p p a r t vraiment avec、euh, une histoire de pochette et ainsi de suite, là. Vous irez lire sur le site de Vader.、Euh, pis... L'histoire de poche, het, Pochette.、Euh, c'est donc, ben, i Pochette. C'est Ette. Pochette. c'est un album qui, moi, m'a plu énormément parce que Necropolis était vraiment bon. Par contre, c'est un album qui était très court avec des pièces qui étaient relativement courtes généralement. On parle des pièces des fois qui étaient en bas de deux minutes, là. Ce qui est pas nécessairement ce que Vader nous a habitués à avoir. On parlait de pièces normalement plus longues.、Et、ici, ils ont renoué un peu avec,、euh, non pas le. le La formule, là, du,、euh, du crossover de、a、l é p o r t a n t Ouais, c'est ça, là, de une minute, d e u m i n u s And rest. Tant, tant, tant, t a n You're ton. dead. <rire>、bon. euh, mais bien, u、euh, n album plus,、euh, je dirais, dans l'ordre de ce qu'ils ont déjà fait. Les pièces sont vraiment bonnes parce que je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait au niveau de l'enregistrement, mais ça sonne beaucoup plus plein que ça sonnait avant. Ça sonne beaucoup plus, par moment, atmosphérique, là. On s'entend qu'il n'y a pas,、euh, Ils n'ont pas mis de symphonie là-dedans, là, Mais ça sonne avec une atmosphère qui est beaucoup plus,、euh, qui se répand beaucoup plus.、Euh, je crois que c'est un des très bons qu'ils ont fait jusqu'à présent. p u Dieu sait qu'ils en ont fait plusieurs. La formation est jusqu'en 1986, là. Ce qui veut 86?、Dire. Oui. Aïe, a ï Oui. Ce qui leur donne,、euh, 80, donne plus de 20 ans, là, finalement, là, ben, 8, plus d e n p oui. 24 ans, 20, 20, 26 ans, ouais, pratiquement 26 ans. Euh, ce qui veut dire que,、euh, moi, je le recommande. Vraiment. Je l'ai coté quand même,、euh, assez haut. Je crois que je vais aller vérifier pour être certain, mais je pense que c'est un 9 sur 10 que je lui ai donné. Ah, non, c'est un 8 sur 10. Euh, c'est un 8 sur 10 parce que je le trouve pas encore assez long dans son ensemble. Ils font des albums qui sont courts, pis u quand c'est bon, il f a u t que ce soit un peu plus long, me semble-là. C'est ça. 40 minutes, 45 minutes, c'est pas trop fatal de calculer. i C'est n t ça. C'est ça. C'est ça. C'est、mm. ouais, ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est n ça. C'est ça. r C'est ça. C'est ç è C'est ça. C'est ça. s album C'est ça. C'est ça. C'est de n ça. C'est le ça. C'est ça. C'est ça. Mais ici, il est un petit peu plus long, mais quand même, je lui ai redonné une longueur un peu plus étendue. On va entendre quelques-unes des pièces. On va débuter tout de suite avec la première qui est Return to the Morbid Rise, qui est la pièce éponyme de l'album.、Euh, ça va être suivi par The Black Eye,、euh, Come and Meet and See My Sacrifice. Là, on va commencer par ces trois-là. Si on a le temps, on ira pour une, une quatrième, mais ça, on reviendra en studio. Donc, allons-y tout de suite avec Vader. et le nouvel album Welcome to the Morbid Reich. Ça rentre a u pas, c e ça? Ça rentre très pas mal beaucoup d'ailleurs. On vient d'entendre la pièce de Black Eye. C'était précédé de Return to the Morbid Reich, Reich. C'était pareil. Eux autres, ils, prenais, ils prononcent Reich. Ils le prononcent pas. Peu importe, j'imagine que c'est de l'origine de là où on le vient qui fait la différence. On a à peine le temps d'écouter une dernière pièce qui va être Come and See My Sacrifice.、Euh, on se retrouve la semaine prochaine.、Euh, Sinistros, va sûrement avoir des trucs nouveaux à vous proposer. o u a je sais pas lesquels, i l faut que je démêle. C'est ça, ça, on en a pas mal.、Euh, on va avoir des affaires i n t é r e s s a n t e s à vous proposer. Ben, j'imagine. Ben, vous avez juste à regarder l e animations, AD.com,、euh, regarder. Ouais. Allez dans la section、chronique. spéciale, vous allez voir aussi qu'est-ce qui va être à prévoir,、euh, qu'est-ce qui, pas qu'est-ce qui va être présenté, l'émission qui est à venir. On s a s s t r e on se retrouve la semaine prochaine, et en attendant, allez tous vous faire foot. foot. Go.